Bienvenue dans le podcast hors jeu. Hors jeu c'est quoi C'est euh, deux gars, deux de dudes des spécialistes en la matière de hockey qui en jazz. Et ben c'est nous autres, c'est moi et Jerry. Jerry Godbout, salut. Salut JB. Et moi, JB Gagné, l'animateur de ce podcast. Euh, explication assez simpliste, mais c'est ça hors jeu, on fait dans la simplicité, on parle de hockey avec amour, passion et beaucoup de désorganisation. On est de même. <rire> Encore une fois, cette semaine, on a plusieurs sujets qu'on veut amener euh, sur la table et je pense que, euh, pour une fois, on va commencer avec la passe sur la palette parce que je, ça va bien mettre la table pour le restant des autres sujets. Euh, ça va lancer de la discussion. C'est toi qui as l'honneur de nous citer, notre, notre auditeur qui nous a envoyé une passe sur la palette. D'ailleurs, euh, si vous voulez faire ça, ben C'est possible via notre Twitter, vous cherchez « podcast »,« at hors podcast ». Sur Facebook, on est là aussi, vous cherchez « hors-jeu euh, podcast »,« hors-jeu » dans un seul mot, hein, soit du temps passant, il n'y a pas de tiret, pas de point, pas d'espace. Euh, nous autres, la française, on la manipule comme on veut. Et euh, aussi par courriel, vous nous envoyez ça, donc euh, c'est possible, euh, « hors-jeu podcast » at gmail.com, tout simplement. Donc, si vous avez une passe à la palette, ça c'est vos sujets que vous voulez qu'on aborde dans les émissions c'est possible de nous envoyer ça. Et nous, bien, grâce à notre grande expertise, après ça, on répond à vos questions. Jerry, vas-y. Donc, la pause sur la palette, euh, cette semaine, nous vient de William et Monguenette. Euh, ils il nous... nous dans le manque d'attention, tout le temps. <rire> ils nous demandent, dans le fond, euh, la situation du CH, leur départ en flèche puis leurs deux derniers départs euh, qui se sont faits laver. Euh, ils veulent savoir nos prédictions pour le reste de la saison. Euh, considérant le, le départ euh, qui monte en flèche et qui descend aussi rapidement qu'il est monté. Ouais, euh, pour vrai, euh, c'est compliqué à jaser de ça parce que ça a tellement monté haut, puis après ça, ça a tellement descendu bas. On a eu de la misère à battre les sabres de Buffalo. Ça a pris des tirs de barrage. Ah, ça, c'était euh, pénible. Pénible à regarder aussi. C'était pas le fun. Mm. C'était pas du beau hockey. Euh, Michel Terrien, même s'il est, je pense, le quatrième meilleur euh, entraîneur, le mieux payé de la Ligue nationale, s'est fait hand -coaché, coaché par euh, l'entraîneur des Blackhawks, par celui des Flames, par Bob, euh, Bob Hartley. Euh, il y a de la difficulté à ajuster ses, ses, ses flûtes. Il y a des éléments là-dedans, dans cette équipe-là. Il y a du bois mort qui font absolument rien. Euh, je pense ici à Travis Moen, celui qu'on adore. <rire> René Bourque, Lars Seller. On a un trio complet, là. Change ça, ah oh ouais. Oh, oh, ouais. Même la défensive, là. Tom Gilbert, c'était pas la meilleure signature de l'été. Le chat de cailloux, là, Gilbert. Ouais. Gilbert. Gilbert. <rire> euh, écoute, non, pas la meilleure décision. Heureusement, on ne sera pas pogné avec pendant 12 ans. Tu sais, C'est l'avantage. Euh, parce que ça arrive hein, que les joueurs signent le 1er juillet. Hein, tu lui donnes un gros contrat, puis ça se voit dessus. Puis, euh, pendant de nombreuses années, ils te font mal. Je fais juste penser à David Clarkson avec euh, les Maple Leafs de Toronto c'est euh, fait dérouler tapis un tapis d'or puis il a accepté ouais, c'est pas marchandise il... c'est normal qu'il accepte en même temps mais <rire> moi j'ai de la misère aussi avec euh... Comment je peux dire? Le, le, le monde qui euh... au, au début c'était optimiste je l'étais moi aussi le fait que je m'en veux à moi-même puis que là à star euh... je les comprends aussi avec les trois quatre défaites qu'on a eu euh... c'est le pessimiste à son plus haut niveau Euh, je, je pense qu'il faut euh, moi je dis qu'une chance que le creux arrive tout de suite j'aime mieux qu'il arrive là s'ils si sont capables d'avoir une bonne performance pour le reste de la saison, puis honnêtement je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des changements là, je, Benjamin, il n'est pas cave. c'est sûr qu'il va s'arranger pour, ar pour arranger son équipe puis en plus il y a plein de rumeurs qui, avec plein de joueurs de plein d'équipes bien évidemment, toutes les, comme on en a déjà parlé dans un ancien euh, Toutes les rumeurs. Oui, toutes les toutes rumeurs. Pour Montréal. C'est ça. Mais euh, tu sais, il y en a peut-être une qui va être vraiment menée. Fait que, euh, faut falloir euh, faut falloir rester à la guerre. Mais euh, c'est intéressant le point que tu amènes, le fait que c'est là le, le, le, le creux de la vague. C'est vrai, t'sais, tu peux faire des ajustements, tu as de la marge de manœuvre tu sais, question de momentum, on dit tout le temps série fructurante avec le momentum. Si tu avec le creux de vague et dans les quatre derniers matchs de la saison, ça ne va pas bien. Ce n'est pas, pas le meilleur moment. Là, au moins, c'est au début. Là où est-ce que j'ai de la misère, c'est de la façon que le Canadien perd. On est atroce à voir jouer. On est mauvais. On manque d'intensité. Euh, ce qui était nos, nos meilleurs éléments sont devenus pratiquement nos pires. Et là, ici, je pense à Piqué Soben. Il y a beaucoup de temps de glace, c'est normal. C'est le plus talentueux à part Carey Price dans l'équipe, mais il est euh, actuellement. Là, je ne sais pas où est-ce que sa tête elle est rendue là, mais de nombreuses pénalités, des jeux à l'emporte-pièce, mais qui ne fonctionnent pas. De la magie puis Kessoben a perpu. J'ai de la misère à comprendre comment ce qu'il veut être considéré comme le capitaine de l'équipe en agissant de cette façon-là. Non, ce n'est pas une bonne idée de reprendre les mauvaises habitudes de Saku croyez-vous, d'avoir 12 000 pénalités mineures par match. Ce n'est <rire> pas de même un vrai capitaine. Non. Puis... Et euh, C'est ça. Euh, on n'a pas d'énergie, on ne marque pas, on n'a pas... Euh, le, le power play ne marche pas. Heureusement, le désavantage numérique euh, fonctionne correct. Euh, merci euh, à notre cyclope, Manny Malotra, euh, là-dessus, puis euh, à Thomas Plekanec, à tous ceux qui ont des aptitudes défensives, parce qu'offensivement, C'est atroce, c'est très dur là, actuellement pour le Canadien. Oui, puis en même temps, tu sais, tu parlais de Piqui Suban, euh, moi, là, quand il reste, euh, mettons, euh, 1 minute 53 secondes sur un powerplay, je pense que même s'il était en forme, là, pas sûr qu'à la fin, fin de son chiffre, il est autant... Puis là, c'est 1 minute 53 secondes, mettons, consécutive, ouais. tu peux pas être à 100%. Là. Puis, moi, j'ai toujours dit... Comme, comment j'aime mon hockey, je l'aime spectaculaire, mais des fois, là, pour être efficace, faut que tu sois simple. Puis comme tu viens justement encore de le dire, euh, c'est des, des montants en porte-pièce. Ils essayent de tout faire tout seul. Oui, des fois, il va faire une petite passe, mais tout de suite après, c'est redonne-moi là, je vais shotter. Euh, J'ai de la misère. Euh, J'ai de la misère avec comment qui joue parfois, même si j'adore Souban, c'est vraiment mon joueur préféré dans le Canadien de Montréal. Mais. Je sais pas, un moment donné, tu, relax un peu, euh, fais ce que t'as à faire, fais-en pas plus, garde ça simple, pis des petites séquences de 20-30 secondes, ça glace. C'est sûr que si t'es dans la. si es tout le temps dans, le, dans, le, dans leur territoire à eux autres, je comprends, là, si t'es là pendant 1 minute 53, pis que ça marche, tant mieux. Mais des fois, là, je sais pas. Quand vous changez des fois, euh, sous ban, je m'adresse à toi, va sur le ban une fois de temps en temps. Là. <rire> va visiter l'abri, la, là. Ouais. <rire> l'abri des joueurs, là. Le droit. Mais ouais. je, je, je veux qu'on parle un petit peu des trios. Qu'est-ce que tu ferais, toi C'est quoi la, la manœuvre C'était Michel Terrier. Qu'est-ce que tu ferais pour que la bougie d'allumage, pour que ça redécolle, là, tout ça, puis que le, le, le fur pongue Ben, j'arrêterais de toutes les changer tout le temps. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui ne marchent pas, mais. Ce serait quoi tes combinaisons là? Ben, moi, euh, euh, euh, j'ai bien aimé... Euh, J'adore Patcher D, Dernet, Parentons Ensemble. Je trouve que ça clique. C'est pas pour marcher à chaque match. Mais je, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Euh, Plekanek à Galchenyuk, euh, moi, j'aime bien ce que ça donne ensemble. Je trouve qu'il joue bien. Euh, Galchenyuk, je pense qu'il adapte à l'aile, la je l'aime beaucoup. Il y en a qui se disent qu'il faudrait le mettre au centre. Regarde, pour le moment, moi, je garderais ça comme ça. Euh, à sa droite, je garderais Gallagher. Parce que, je sais pas... Euh, C'est comme un, un double duo. Galchenia gallagher Plecanek, Galchaniak, euh, tu sais, c'est. s'entend bien avec les deux. Puis les deux s'entendent bien avec Galchenia je trouve que, que c'est une bonne euh, une bonne euh, combinaison. Ah ouais. Là, c'est les deux derniers trios. T'sais. Moi, j'aime beaucoup le trio euh, Malotra, Pros pis. Ouais, ok, ouais, j'ai pas de discuté, mais ça, c'est il... clairement ton quatrième, là. C'est ça. Il y a de l'énergie, euh, son support. Pros, c'est peut-être plus difficile dernièrement. Mais euh, Malotra. Euh moi, je trouve que c'est un très, très bon joueur, très efficace. Là, il il s'est battu là, contre un, un doux de la Ligue américaine là, dans le dernier match, là, parce que Les sabres de Buffalo, c'est une équipe de deux de la Ligue américaine, là, on va se le dire. Ouais. Euh, ce qu'il n'avait pas fait là, dans les derniers matchs, les, les, les matchs d'avant, il n'y avait pas cette énergie-là, il n'y avait plus, euh, même pas de, de mise en échec. T'sais, le gars était 0-0-0-0 partout, ça a fait le pointage, tandis que c'est censé être le gars qui amène de l'énergie. Il était plus ou moins dans sa game, là il s'est battu. Est-ce que c'est un renouveau, est-ce qu'il est qu relancé, est-ce que ça sera suffisant pour ramener ce qu'on attend de, de Brandon Pross Moi, j'ai toujours dit, quand ton batailleur a plus de 30 ans, c'est pas une bonne idée parce que les gars veulent plus se battre. Il y a une famille des enfants, puis ils ont moins le cœur à l'ouvrage. Puis en plus, autre désavantage, il est petit. C'est pas la plus grosse carrure, Brandon Prost, et ça te magane un corps. Tu sais, quand t'es à 6 et 6, puis t'es le plus gros de toute la ligue, les, les chances que tu manges une volée sont quand même un peu moins grosses. Mais quand t'es à 5 pieds dans une ligue de 6 et 6, ça se peut que tu sois magané, tu sais. Ouais, ça c'est sûr. Fait que tu sais, il, il est peut-être rendu au bout du rouleau. Là. Il n'y a peut-être plus ce qu'on s'attend de Brandon Pross au meilleur de ses capacités, mais bon, on verra. Moi j'espère qu'il va revenir, j'espère, mais disons que ça a été plus difficile, c'en est un là, que ça a été plus difficile. Il y a peut-être un soubresaut. Euh, c'est vraiment la troisième ligne. Je pense que le, le, le, le nerf de la guerre là, avec, avec Bourke, ça ne marche pas. Il ça, n'y ça, a, a pas d'allumage. Error non plus, il n'y a, a rien. Tandis que les gars, ils sont censés avoir du talent offensif. On espère tout le temps, puis il n'y a rien qui se passe. Ouais. Ben, tu comme tu dis, tu parlais de Bois-Mort tantôt. Moran, c'est un Bois-Mort. Euh, Bourque, euh, à Montréal, ça ne marchera juste plus. Euh, L'Harcelleur, je pourrais être encore. Euh, à la limite, je pourrais peut-être lui donner une mini-chance. Si l'harceller ne sera jamais le leader de ton trio. C'est ce qu'il faut se dire. Là. Ça ouais. te prend quelqu'un qui traîne l'HR-Seller. Parce ça, que l'harceller ne traînera jamais personne. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, si tu donnes à deux euh, deux bons alliés. Il peut peut-être s'améliorer, ce qu'il n'y a pas présentement. Euh, moi, j'aimais beaucoup Bournival. Euh, malheureusement, il s'est blessé. Fait que là, on, on l'a perdu pour un petit bout. Euh, je sais pas. Moi, à la limite, je pense que je, je laisserais Mohun puis Burke sur, sur le banc pour un méchant bout. Euh, puis je montrerai je des jeunes. J'essayerais. Euh, Christian Thomas, il a bien fait. Là, je veux dire, il avait de la hargne. Peu importe. Hudon, euh, présentement, va super bien avec les, les Bulldogs d'Hamilton. Pourquoi tu lui donnes pas une petite chance euh, quitte à tasser LR parce qu'il je pense c'est un centre. Euh, ouais. Fait que tu sais, tasse Heller, à l mais elle à l'aile, mais Hudon, centre, je sais pas, fait quoi, me body le cul en même temps, il, va, il faut qu'il faut qu en donne plus. Là. Euh, sinon, euh, André Ghetto aussi, euh, bon début de saison dans la Ligue américaine. Euh, tu sais, il y en a plusieurs là, qui sont capables d'amener... Euh... Une touche offensive. Le problème, c'est qu'ils font toutes euh, 5 pieds 2 et moins. T'sais. Ouais, ça c'est c'est sûr que c'est le problème. Mais en même temps, t'aimes-tu mieux un gars de 5 pieds, euh, 5 pieds 8 qui joue tout le long parce qu'il veut prouver à l'équipe? Ou t'aimes mieux un gars de 6 pieds 3 qui fait juste absolument rien, qui fait juste se prendre sa glace en essayant de toucher la rondelle une fois de temps en temps puis la crisser à côté du nom. Ouais, mais. T'sais, t'sais, il, il, il, il... L'impact physique est quand même présent là, dans la ligue nationale. Là, on peut ouais. pas enlever ça. Là. ça les gars, ils vont -ils être capables de se rendre jusqu'à rondelle Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, tant qu'à avoir de la merde, j'aimerais aussi bien essayer avec autre chose. Euh, sinon, euh, donc, euh, est-ce que ça passe par une transaction, si, si on veut avoir du succès? Parce qu'on en a eu, mais tu sais, là, après coup, on commence à, à penser, ouais, c'était-tu de la chance, t'sais, finalement, le succès qu'on a eu, puis là, on a réellement, le, on voit le vrai visage du Canadien maintenant, alors qu'on est dans le creux de vague. Lequel, tu sais, c'est quoi? Le vrai, c'est-tu la période positive ou c'est la période négative? C'est l'évaluation que la direction du Canadien doit faire, et si on évalue que le vrai Canadien, c'est la période négative, il faut faire des transactions. Ça c'est inévitable. Qu'est-ce qu'on a échangé? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Ben, qu'est-ce qu'on a échangé? Euh, du bois mort, mais euh, tu n'auras pas grand-chose pour ça. Il y a Lars Eller qui pourrait peut-être valoir de quoi sur le marché vu qu'il est jeune. Euh, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de, des Jets de Winnipeg. Bogosian, Bufflin. Euh, je, si tu veux de la masse, t'en as deux là. Mais euh, sinon, en tant que tel... Euh, va falloir peut-être sacrifier un, un joueur comme Markov. Tu, sais, tu nous as déjà parlé d'une transaction, incluant Markov puis Eberle. Pas nécessairement pour Eberle, mais Markov pourrait peut-être être sacrifié Plekanec. Euh, si tu veux aller chercher de quoi de gros, ben, il faut que tu sacrifies de quelque chose. Pis... Parce ouais. que Gilbert, le chaton, euh, oublie ça. Ça es a pas... aucun poids. Ça... T'es pogné avec. T'es pogné avec. René Bourque, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va s'essayer? Est-ce qu'il y a encore des gens dans la Ligue nationale qui ont l'espoir que ce gars-là marque 30 buts et ait de la volonté? Je pense que oui. Moi. mais euh, ça, <rire> ça va peut-être être plus des, des, des marchés qui veulent, euh, qui veulent augmenter leur masse parce qu'ils sont proches du, pla du plancher ou des trucs okay. comme ça. Puis encore là, tu sais, euh, justement, il en parle beaucoup sur Internet comme quoi que Benjamin va, si l'échange serait prêt à, à comme absorber une partie de son contrat... Euh, je pense que c'est le seul moyen. Que ah ouais capable. absorbe mon, mon marqueur. Absorbe, absorbe. Parce ouais. On veut être débarrassé. On, on veut plus l'avoir d'impact ouais. d'impact D'ailleurs, ça m'amène... On, on, ça fait-tu le tour pour la passe de la palette? As-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Parce que moi, mm. je ferai un lien avec d'autres choses. Non, je pense qu'on est correct. Moi, je fais un lien avec euh, l'envoi dans la Ligue américaine de Jared Tinoidi. Euh, dans les deux défenseurs recrues dans, entre Beaulieu et lui, c'est celui que qui a fait le plus de matchs avec le Canadien, puis on l'envoie dans la Ligue américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on on est insatisfait de son jeu? Est-ce qu'on lui préfère réellement Beaulieu, qui est à moins 5, je pense, actuellement, euh, depuis le début de la saison? Est-ce qu'on prépare ici le terrain pour une transaction? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'on met Beaulieu en vitrine pour l'accoter avec, un, mettons, un bourg, pour aller chercher quelque chose d'autre? Puis les rumeurs parlent de défenseurs. Le Canadien chercherait à avoir un défenseur. Ben, je ne sais pas si ça cache nécessairement de transaction, mais c'est sûr qu'ils veulent, d'après moi, le garder en forme, parce que je pense que les Bulldogs vont jouer comme deux matchs euh, d'ici à ce que Montréal joue. Euh, c'est sûr qu'ils vont le ramener. Ils vont faire comme qu'ils l'ont fait avec Bournival, puis, euh, puis Beaulieu, justement, quand il, a, il les avait en envoyés. Euh, je pense que c'est plus question... Moi, j'aimerais ça que ce soit pour une transaction, là. mais euh, je pense que c'est peut-être plus pour euh, le garder en forme pour, euh, pour pas qu'il perde le rythme parce que, tu sais, c'est encore un jeune puis daprès moi, il va revenir puis voir son sa place dans l'alignement partant du canadien quand il va être revenu. Euh, mais c'est sûr que Beaulieu... Beaulieu attire beaucoup de clubs dans la Ligue Nationale. Fait que je suis pas mal sûr que ça serait un bon package pour aller chercher quelque chose. Si mettons tu mets un Beaulieu LR. Euh, parce que, mettons, ce qui peut avoir plus de valeur dans ce que tu veux te débarrasser, tu peux peut-être réussir à aller chercher un bon joueur. Là. Au pire, t'inclus les choix de ronde, puis euh, t'essayes de faire quelque chose. <rire> c'est toujours là, la problématique, c'est d'aller chercher quelque chose de bon en ouais. retour. Parce que Beaulieu peut encore se développer positivement. Il y a bien de la marge de manœuvre. Et là, on commence à avoir fait le tour du jardin, on commence à savoir que, comme je te disais, ça ne sera jamais lui qui va tirer ses coéquipiers. Il faut, faut que quelqu'un le tire pour qu'il il fonctionne. Bourque, est-ce que ça va redevenir un joueur de 30 buts? Tu, vois, tu me dis qu'il y a des équipes qui peuvent le croire. Moi, je ne suis pas de, de, de celle-là. Je ne suis pas de, de ceux qui pensent que euh, Bourque peut, peut encore nous offrir des belles surprises. Qu'est-ce tu sais, eh, eh, qu qu'on peut aller chercher? On va aller chercher un autre Bois-Mort ailleurs? On, tu sais, un peu comme Camilleri quand on, on l'a échangé pour Bourque. Tu sais, on a échangé du Bois-Mort pour du Bois-Mort, puis finalement... Notre bois mort, Kamel <rire> fonctionne encore relativement bien dans la Ligue nationale. C'était plus Lego que le, le, la capacité de produire qui était mise en cause, qui était mise en. qui était questionnée. Oui. Ben. Sérieux. C'est dur à dire dans le fond. Parce que Moi, je vois Tinordy dans la ligne partant de par euh, sa grandeur. Il est quand même efficace, moi, je trouve, depuis le début de l'année. Oui. Même s'il y a quelques petites erreurs. Euh. Puis en même temps... Ouais. Je sais pas, pour vrai. <rire> en même temps, ouais. C'est le ouais. commentaire de Jerry. <rire> non, mais c'est parce... C'est comp... parce qu'à rumeurs, en même temps, si tu te bases sur ça, euh, il parle de Bogosian, qui est quand même grand. Euh, si tu vas chercher un défenseur, là, tu vas avoir encore le problème de... Tu vas enlever Thinori de ton aliment. quand il joue bien depuis le début de l'année. Sinon, tu tasses Gilbert. Si tu tasses Gilbert, tu prouves Que tu as fait une erreur en signant. Puis en plus, euh, tu sais, comme j'avais partagé sur Facebook, euh, le, le super de. L'article de... De, de, du CR. <rire> ah ouais. J'étais. Ok, non, il, il, il essaye tu vraiment de nous faire gober ça, toi, okay, là? Ok, euh, remets-nous en contexte. C'est quoi ce texte-là? D'où ça vient? Puis qu'est-ce qu'on lui raconte? Ben, je pense en... que ça va à peine. <rire> en gros, je me souviens plus du titre. Il faudrait que je le retrouve, là, mais. La il constance part... du défenseur. Ah oui, c'est ça. Puis l'image, c'est Tom Gilbert. En partant, le titre ne fait pas que l'image. <rire> <rire> ça, ça part bien, là. Ça part mal. <rire> Puis euh, Après ça, il, il parle comme quoi que Gilbert est efficace. Euh, en gros, que Michel Terrien est satisfait de son, de son joueur euh, qui joue 22 minutes par match parce que, justement, il est efficace. Et là, moi, en lisant ça, je me dis, sérieux, là? Ils sont là, tu te dis, ça doit être un site, genre, journal de Montréal. là. Ça doit être... Euh... Ça doit être une fausse publication, ça doit être satirique, puis le, le but, c'est de dire juste comme tout l'inverse de la vérité, tu sais, puis que ça soit drôle. Non. <rire> non, non c'est ça. C'est un texte qui est sur le site du Canadien de Montréal. Euh, c'est un vrai texte qui, avec des, des vraies interviews à la, de Michel Terrien. c'est... En fait, c'est un peu comme... C'est une fausse publicité. C'est <rire> de l'info pub, là. C'est carrément... ça. Une... Oh, Quand je disais ça, je riais. C'est même pas des jokes, là. Je riais, j'étais comme non. Sérieux, là, non. Ça marchera juste pas. Je le croirais jamais. Euh... Ouais. Même même ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de le mettre sur notre page. C'est bon, <rire> <Parce que> ça. <rire> ça va à peine. Allez sur la page Facebook de hors-jeu. Article sur Tom Le Chat, Gilbert. Tom Gilbert... <rire> vu par... par le CH mais il essaie de nous le vendre c'est carrément ça pis sérieux ça marche juste pas là. même si le monde chiale sur Kilbert sur les réseaux sociaux ce qu'ils ont totalement le droit de faire pis sais, il y a du monde qui dit lâchez-le, bla... non mais on va le lâcher mais qui joue aux mieux euh... il... c'est une toupie qui pongue par rondelle c'est carrément... <rire> carrément ça là. <rire> C'est un Beyblade. Ouais. <rire> uh... Sauf sans les pouvoirs. <rire> oui. <rire> Beyblade serait plus efficace. Euh, donc, Tino été dans la Ligue américaine. Je, je veux juste en revenir. Euh, moi, je pense qu'il a sa place dans, dans la Ligue du Canadien de Montréal. Si c'est pour faire de la place pour un échange, euh, parce qu'on le tasse, parce qu'on veut mettre peut-être Beaulieu en vitrine, c'est possible. Tant mieux, si on est capable d'aller chercher quelque chose de bon. Zach Bogosian, pas sûr. Il subit une grosse blessure à la main. Il a manqué une saison euh, complète. De... Après, je vais essayer de retrouver ses statistiques. Hey, J'ai beaucoup trop de pages d'ouvertes, mon <rire> ordinateur. Moi non plus, je suis pas sûr pour Bogosian, Mais c'est surtout les noms. Boflund, ça pourrait être intéressant parce qu'il est immense. Mais en même temps, le gars qui est capable de jouer en attaque, qui capable de jouer en défense. Ça pourrait être bon, mais sérieux, tu vas aller chercher un, un gros contrat. puis. Les rumeurs des fois, ouais, Ben, moi, je, je serais d'accord. Il, il a 29 ans, hein? il a 4 points. Il a, il, a, il, a, il a diminué en termes de production offensive, mais versatilité... Euh... Le problème, c'est que c'est le côté party animal là, de, à Montréal. Le, on, on connaît la, la propension de Dustin Bufflin à être overweight <rire> au camp d'entraînement parce qu'il a passé l'été trop relax. Ah, non, c'est... À Montréal, est-ce que ça pourrait faire un bon mix? Hmm, pas sûr. Pas sûr, moi non plus. J'ai bien de la misère à croire ça, mais tu sais... J'ai des doutes. Oui, mais en tout cas, c'est sûr qu'à la base, c'est un défenseur. Si fait... tu irais chercher ton gros défenseur qui est capable de tasser le monde devant le net, qui est capable de jouer en avant, t'sais, ça te donnerait un bon un def offensif. C'est sûr que, bon, si tu regardes l'année passée, moins 20, c'est très moyen, mais 56 points 20 buts, c'est... Bon. Ouais. C'est quoi son hit Très bonne question. j'ai pas cette page ouverte. Ben écoute, donne-moi une seconde. Capit 5.2. C'est pas super. C'est moins que Souban, puis il a à peu près la même, le même point. Souban a eu 5... 63 points. les est passé. Là, tu m'en demandes beaucoup trop, là. OK, là, statistiques, <rire> c'est pas nous autres, ça, OK? <rire> c'est à faire d'avoir des données propres, clean et vérifiables, là. Pour... 50, 53 points pour en Fait que tu, sais, tu vois que c'est très ressemblant. Hein? ouais Il y a peut-être juste le moins 20 qui n'est pas pareil, puis Subban, il est moins 4. <rire> ouais, c'est pas pareil, non? Non, vraiment pas. Mais bon. OK, je pense que ça fait le tour pour euh, Tinoidy donc euh, ça prépare d'autres choses, quoi, on le sait pas. Ou une mise en forme. Sur... Écoute, on n'est pas dans la tête à Bergevin. <rire> non. Ah, uh, ouais. OK, je veux... Euh, tu vas avec un de tes sujets. Euh, tu voulais nous parler des arbitres. Les arbitres. Ouais. Les arbitres. Le travail des arbitres, euh, qui, je trouve, très, très, très, euh, très... Vous rajoutez beaucoup de traits, là. Douteux. Euh, C'est sûr qu'il y a des games c'est pas tous les mêmes arbitres, là. je les connais pas les arbitres honnêtement, il y en a qui me disent ouais cet arbitre là je suis pas capable, je, je m'en fous je les connais pas, pour moi un arbitre c'est un arbitre euh, je, je vais juste amener des exemples euh, exemple la pénalité qu'il y a eu à un moment donné sur euh, le goaler de Washington dans la game Detroit-Washington, je sais pas si ça, tu l'as sûrement vu au highlight, ça a passé partout euh, quand que le joueur passe en arrière du net, euh, le goaler retourne vers le but, s'enfarge dans rien tombe par terre Et l'arbitre cale un deux minutes pour avoir fait tripcher le goleur. Ouais. Il y avait comme un délai de 4 secondes entre le passage du joueur et le, le trébuchage du gardien de but. Ça, puis il était environ à 1 euh, mètre. Ouais. Tu sais, je veux dire honnêtement, il y a, il y a juste comme pas. Il n'y a aucun moyen pour qu'il l'ait fait tomber. Il y a eu un 2 minutes, ce qui est totalement stupide. Il y a eu aussi, euh, très récemment, Dustin Brown sur euh, Roussel de Dallas qui a retenu son bâton, puis tu le vois clairement, là, mais vraiment clairement. Et euh, Roussel, en voulant se relever, bien évidemment, pas l'air de poigner son bâton, donne un coup sur, euh, sur Dustin Brown pour reprendre son, son, son bâton. L'arbitre colle un pénalité, 2 minutes rudesse. À la limite, je peux comprendre le 2 minutes rudesse. Mais tu donnes un deux minutes à Brown pour avoir retenu. T'sais, je veux c'est clairement, l'arbitre la, est devant. Là. Il l'a ouais. tout vu. J'ai de la misère avec ça. Euh, ça m'amène aussi à, à, à demander la question que tout le monde se pose est-ce qu'on doit amener les reprises vidéo pour les pénalités, style que l'entraîneur pitche un foulard ou peu importe pour je ne suis pas d'accord tout avec ce qui vient de se passer Moi, euh, moi je serais d'avis que oui, mais euh, toi, qu'est-ce que tu en penses ben, pitcher floor, euh, ouais, moi, ouais, ouais, mais tu sais moi, je pitcherais plus un Don Cherry que si on a le magané, là. tu <rire> pitches la glace. Hey! <rire> Ou tu pitches la glacière. Je suis pas d'accord. Pas d'accord? Ouais. Euh... On va faire un show, OK? <rire> on pitche un Don Cherry. <rire> c'est à ton deuxième appel, c'est son chien. <rire> euh, ben, en fait, moi, je pensais que t'allais me parler, genre, d'embellishment, le, le fait d'embellir... Moi, j'ai un gros problème avec le livre des règlements qui dit... Ouais, t'as peut-être embelli ta chute, t'as peut-être embelli le coup, mais on va quand même donner une pénalité pour le coup. Sans belly, là, ça veut dire qu'il n'y avait pas nécessairement de matière à l'autre pénalité, tu sais. Ouais. J'ai la là-dessus, puis il y a comme une constance. Je regardais, embellissement, t'as toujours une autre pénalité avec. Ça vient jamais tout seul. Mais c'est quoi de l'embellissement si c'est pas exagéré la réalité, tu sais. J'ai de la misère à comprendre. Ouais. Mais dans tes cas, dans les cas que tu as cité, euh, clairement, c'est à euh, se demander si les arbitres ont un parti pris pour une des formations qui est, Atlas, là, là. est ce que Est-ce qu'ils ont tous passé leur, leur test d'optométrie? Oui, <rire> je ne sais pas. Hein? Ça ne serait pas de faire des, des vérifications. On veut les tests sur Internet, sur le site des arbitres. <rire> leur résultat, <rire> là on veut ça. Euh, mais je ne sais pas comment... Euh, Comment trop m'exprimer là-dessus? parce que Est-ce que c'est une ligne de parti de la ligne nationale qui dit appliquer les règlements de telle façon ou si c'est vraiment des erreurs humaines ponctuelles qui surviennent à des moments x et y une fois de temps en temps, ça arrive et il y a une bulle au cerveau? Je ne le sais pas. Une chose est sûre, c'est que on ne peut pas mettre illimité de contestation non. dans un match. ça, ça, ça c'est certain. Le, moi, j'en mettrais une de Si c'est pas bon, puis que t'as juste pas rapport, t'enlèves ton timeout. Tu sais, ça peut être des affaires comme ça qui peuvent. Euh... Ouais. Moi, je trouve, là. Mais, tu sais, est-ce que la Ligue nationale, parce qu'encore une fois, c'est que ce qui arrive, c'est que. Euh, tu sais, mettons, là, tu, tu lances un Don Cherry. <rire> J'adore l'image. Tu lances un Don Cherry. Euh, puis là, l'arbitre fait comme OK, ouais, tu veux, tu veux ré réviser. Puis là, on s'en va d'un bureau de la Ligue nationale. Mais c'est qui des boss des arbitres? C'est la Ligue nationale. Est-ce que la Ligue nationale va donner des décisions pro-arbitre, vu que c'est pour ne pas les dévaloir, pour ne pas les faire mal paraître? Ouais. C'est une question. Là, rendu là, il faudrait quasiment que tu aies un ombudsman, un gars qui est complètement neutre, qui prend la décision, euh, tu sais, en n'ayant aucun particulier pour personne dans toute la hiérarchie de la Ligue nationale. Mais en tant qu'entreprise privée, est-ce qu'on est prêt à avoir ce genre d'entité-là? Parce que ça existe dans le domaine public. Radio-Canada, exemple, a un ombudsman, un gars qui est neutre, mais c'est ma pièce à moi qui le paye. Ce n'est pas l'argent privé, l'investisseur privés qui ne voudront pas que quelqu'un les plante en ayant l'autorité de le faire. Oui, c'est certain, mais... parce que des fois, c'est tellement, tellement évident. C'est sûr qu'il y en a Il euh, y a des cas, des fois, que tu fais « Non, je ne suis pas sûr... » Puis en même temps, c'est de juger, puis... Le fait d'un arbitre, c'est pas nécessairement de juger, c'est d'appliquer le fait. Euh, mais tu sais, comme pour les exemples que j'ai donnés, je veux dire, c'est, mettons, la, la, le coach fait non, non, non, wow, je comprends pas le pitch le foulard, je veux que tu revois ça, puis finalement, c'est « ah oui, vraiment, il a juste pas touché au joueur, il est tombé par une inadvertance ou peu importe. Tu sais, imagine ça, parce que je pense qu'ils ont scoré par après sur le powerplay. Ouais, je ne sais pas Et dire. Je m'en souviens plus non plus, mais mettons qu'il aurait scoré sur le powerplay. Imagine, finale de Coupe Stanley prolongation. Il arrive ça. Ouais. Honnêtement, c'est la pire coupe Stanley que tu peux pas gagner. Là. Je pense que je voudrais même pas avec l'équipe. C'est juste comme totalement... Puis en même temps, euh, j'ai un autre, un autre exemple qui me mis en tête. Tu, tu, je sais pas si t'as vu le match contre Vancouver de Montréal. Euh, non. non. Ben, t'as peut-être vu le highlight de Alex Burroughs qui rentre, tu deux coups d'en ouais. face à Emeline. Oui, oh, c'est ça. Et c'était le point que j'étais pour euh, m'enligner aussi. Continue, continue. Ben c'est ça, dans le fond Burroughs qui... Euh, Emlyn se débarrasse la rondelle, ça fait peut-être 2 3 secondes, fait que tu sais, t'as le temps de t'arrêter, je veux dire, je suis pas bon pour arrêter en patin, puis j'aurais été capable, tu sais. Euh, je fonce sur Emlyn, rentre les deux coups d'en face, Emeline, bien évidemment, tombe en terre, c'est un peu normal, ça doit avoir fait mal. Un Belishman, dans ce moment. Peut-être qu'il y aurait pu, tu sais. Euh, là, euh, le jeu continue, et le, le Vancouver compte. Quand logiquement, il n'y aurait pas dû parce qu'il y aurait eu un deux minutes sur euh, assaut, peu importe, et il n'y aurait pas eu de but. Là, ça a tout changé à la game. Là, je, veux dire, là, là, je vais donner un devoir à nos auditeurs. S'il y en a qui se découvrent un arme de statisticien et le goût, j'aimerais ça savoir le nombre de suspensions données par la Ligue nationale, par Stéphane Quintal, sur des jeux qui n'ont pas été punis sur le moment par les arbitres. C'est quoi le pourcentage? Il me semble que c'est tout le temps ça. On suspend des gestes qui méritent d'être suspendus. Qui n'ont pas été punis au moment de leur. qui sont survenus sur le jeu. C'est quoi? Les arbitres, ils veulent pas nuire, ils veulent pas. Ils veulent-tu vraiment faire leur job? Encore une fois, c'est la même question. C'est-tu une demande officielle de la Ligue nationale? Statuez pas, nous autres, on va le faire par après. Ou si c'est des erreurs ponctuelles humaines? Je me le demande sincèrement, là. Puis il me semble qu'à tout et suspension, c'est tout le temps des gestes qui n'ont pas été punis sur le jeu. Là. Ouais, ben. C'est sûr que la Ligue nationale doit, doit être genre, on veut du spectacle, fait que ralentissez pas trop le jeu. Puis je le comprends, sauf quand même temps, c'est parce qu'à un moment donné, honnêtement, quelqu'un va mourir. Là. Il y a un qui va se faire rentrer dans la bande, pis ça va être Tchaubert euh, à la colonne vertébrale. Puis il faudrait pas arriver à ça. Là. Non. C'est toujours une bonne idée de ne pas arriver à la mort de quelqu'un. Ouais. Puis non, moi j'ai juste bien de la misère. Justement, il y a eu un cas dernièrement. là, euh... J'ai quand même perdu son nom, mais un, un, un joueur des Maple Leafs qui s'est fait rentrer dedans, je pense qu'il s'est cogné la tête comme vraiment durement sur le sol. Il bougeait plus, le gars. Là. Puis il est sorti en civière, tout râpé. Puis tout, là, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est quoi qui va se passer? Même le, le cas de Marc Savard, euh, ça fait longtemps, mais le gars il joue plus. Là. Non. Euh, encore plus vieux, là. la corde à linge de Michael McLaren, sur Richard Zetnik. Le, le tout simplement le coup de la bande de, de, de Charles sur l là Ben ouais, je suis pas en fait. Ouais, Patcher, oui, c'est ouais. vrai, t'as raison. <rire> Parce euh... que L1 c'est un, un coup de la corde à lèche de, de grayball Ouais, c'est ça. C'est série, ouais. Tu sais, à un moment donné, quand je joue, moi je vais être émotif, là, pis je joue pas dans, dans ce niveau-là. tu là, t'as le goût des fois d'en slasher 3-4, Mais à un moment donné, c'est le respect, c'est juste de calmez-vous. Si vous êtes pas capable de vous contrôler, je joue plus au hockey. Moi, c'est ce que je pense, là. En tout cas. J'ai juste peur de voir à un moment donné un coup qui va juste mener à, à quelque chose de tellement gros. C'est le respect des joueurs à un moment donné. Là, Bref. Moi ça, moi, ça me fait rire parce que euh, quand il y a un lock tu vois tous les joueurs, euh, vestons, cravate ils sont tous comme unis. Pis là, il arrive ça l'as, puis ils il se bâchent, puis ils se frappent, alors que t'sais, de façon qu'il est quasiment mortel. T'sais. Ouais. Ah, pis... Ça parle de respect. C est, c est, ouais, dites-vous les entre vous autres, là, le, le, la question de respect, là. C'est pas. Pas, pas les partisans qui manquent de respect, c'est vous autres entre vous autres. Là. Vous êtes sadlasse, là. Ouais, Faites-vous faites attention un peu, là. ça, le but, tu peux juste l'arrêter n'est pas, pas obligé de l'arrêter avec ton épaule dans son. dans sa gorge ou peu importe. Là. Ça sert à rien. Tu te fais juste le mettre devant, fais le piquer, il va te rentrer dedans, c'est tout, là. Moi, je comprends pas que l'équipement a encore du plastique dessus, là. Ah non, hey, c'est. Mettez du. Dû... Hey, je faisais du Taekwondo quand j'étais jeune et on avait des genres de plastron en mousse là, de, de, de tapis de plancher de yoga. Là. Ça faisait la job là. Pis, ah écoute, oui. On se donnait des coups de pied, des coups de poing à la tête comme like ça, là. Pis on sortait de là, bien correct. Là. Pourquoi ne fait pas ça, t'sais? Il devrait. Il devrait vraiment le faire. Parce que. Je te dis, ça va finir par une mort ça un moment donné, Oui. Oh oui, oui, je ne serais pas surpris. Et ça m'amène à mon autre point, euh, autre sujet. Hein, on clenche ça, mesdames, messieurs. <rire> euh, La Ligue Nationale a annoncé dans les dernières heures la suspension d'un jeune joueur de l'organisation des Maple Leafs de Toronto, Carlton Ashton. Vous le connaissez pas, c'est normal. Le gars, il avait vraiment 12 matchs de jouer dans la Ligue Nationale, en carrière. Là. Il a été suspendu pour 20 rencontres parce qu'il prend des médicaments pour son asthme. Je vais essayer de vous trouver le, le nom exactement. C'est du clenbutérol. Et il, euh, il en utilisait en pompe afin de traiter son asthme. La Ligue Nationale punit pour 20 matchs pour ça. Mais des coups à la tête. Flagrantes, là. On vient de parler de Burroughs, là, sur Emeline. C'est trois matchs. Le gars, là, c'est seulement, là, deux coups, là. Tu sais, tu voyais, d'une saison... Tu sais, la saison précédente, le gars, il a trois passes. L'année la, d'après, il a 122 points. Tu fais comme, hmm. Pense <rire> je pense que c'est drogué. Je pense que c'est pas naturel, ses performances. OK, oui, j'appliquerais je, je, je, une tolérance zéro sur la prise de drogue, puis je le, je le vérifierais. Mais là, il y a clairement une raison médicale pour le suspendre 20 match. Et ma question, c'est, est-ce que la Ligue nationale met ses culottes pour les bonnes raisons et au bon moment? Ma réponse, non. C'est aussi simple. Là. Je veux dire, moi, j'aurais inversé. À la limite, si tu veux le suspendre, trois matchs pour avoir pris ça, puis tu fais tes, tes vérifications, parce que honnêtement, moi, c'est sûr que ça passe à... ça a passé partout, là, euh, comme quoi c'est vraiment à cause de son puis ils vont peut-être faire des vérifications, finalement, « Ah, oh, on ne suspendra pas 20 matchs. » Mais le mal est fait pareil, dans le sens que ah oui. t'es cave d'avoir donné 20 matchs pour une raison médicale, quand tu donnes juste trois matchs à un gars qui est quasiment voulu en tuer un autre, là. C est, c est, clairement, là. lequel qui est le plus nocif? Pour la ligue, lequel qui est le plus nocif pour le, le, le jeu, pour l'intégrité du jeu? Tu je penses que poser la question, c'est y répondre. C'est ça. Ben non, moi, moi je ferai une vérification. Là. Si t'es capable de donner 20 matchs pour, pour ça, je ne verrais pas pourquoi tu ne donnerais pas un 20-30 matchs pour justement avoir rentré ton coude dans la face d'un autre joueur. Là. Puis en même temps, si tu donnes un 20-30 match à un gars qui rentre son coude dans la face, Pas mal sûr que la prochaine fois, son coude, il va le garder proche de lui. T'sais. Parce que 20-30 matchs, c'est gros là, sur une saison. Yeah, c'est oui. immense. C'est le cas. C'est beaucoup trop. Là, euh, pour, surtout, je parle pour le, le, le, le Carter Ashton qui prend des pompes pour son asthme. Je veux dire, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est une pompe au stéroïde qui monte toute. Là? Je veux dire, je comprends juste pas. <rire> Quand il prend une pompe, il reste correct. Dès qu'il pompe une deuxième fois, il vit vert, puis euh, il déchire tout son linge, puis il se transforme en Hulk. Ouais, c'est... <rire> débile. Euh, non, en tout cas, moi, sérieusement, je la comprends pas. Hein, puis, j'espère que le monde, justement, va en parler pour faire... Hé, hey, là, à un moment donné, mettez vos culottes, euh, les pénalités. Euh. Puis, tu sais, en même temps, c'est parce... C'est tellement facile pour un joueur de faire « Regarde, tu me donnes un match de pénalité là, de, de, de suspension, mais il m'en fout. Je vais aller jouer en KHL, je vais, vais aller jouer ailleurs. » Ça, je trouve ça poche. Parce que justement, on dirait qu'ils mettent pas leur clotte parce que les joueurs ont tellement le gros bout du bâton. C'est eux autres là, qui font vendre des billets. C'est eux autres les idoles. Là. C'est facile, je trouve, pour eux autres de faire « C'est bon, je m'en vais ailleurs. » Puis tu ne veux pas perdre ton joueur. Imagine Ovechkin se fait suspendre là, 10 matchs parce qu'il est temps pour un joueur dans la bande, pas d'accord avec la décision. C'est bon, hein? je m'en vais en KHL. Ouais. C'est en tout cas. Pis, on dirait que les équipes ont plus peur de perdre le gars qui a frappé que celui qui a été frappé. Et pourtant, on a vu Ovechkin, euh, pas Ovechkin, mais euh, uh, Crosby manquer euh, pratiquement une saison complète À cause d'un coup à la tête. On a vu Marc Savard voir sa carrière se terminer. On a vu Chris Pronger voir cette, sa carrière être écourtée à cause de ça. On a vu Eric Lindros. Est-ce que ces gars-là, ça a de te permettent de vendre plus de billets et faire plus d'argent qu'un euh, Sean Thornton Un, euh, euh, t'sais, un, un gars, euh, écoute, je n'ai pas de nom en tête, c'est tous des no-names. C'est tu sais. Carl McLaren, c'est vraiment lui qui hey, moi, moi, soir, puis ma blonde, puis les, les enfants. On s'en va, Carl McLaren. T'sais, on va walker pour voir ce gars-là. Non. non, Pas ça, tu sais. Sauf que tu te dis, ah, je vais aller voir Crosby. Ah oui, là, par exemple, ça, c'est un argument de vente. Je ne ouais. comprends pas la logique des propriétaires. Ben, tu sais, comme j'en ai déjà parlé, là, euh, on aime la violence. Je veux dire, comme... Le monde aime voir des plaquages. Tu sais, dans le temps, le Scott Stevens vendait des billets, là, Parce qu'il était en paix des joueurs en plein milieu de la glace. Ouais, mais il n'était pas juste ça. Ouais, non, effectivement. Sauf que, ce gars-là, a joué dans le national aujourd'hui. Euh, les suspensions, il y en aura en tabarouette, là. Sûrement, ouais. Ça, c'est lui, c'était ça avant, là. Tu rentres dans le milieu de la zone, et que tu vas rencontrer mon épaule. Encore là, c'était son épaule, Je veux dire, c'était des clean hits. Mais il aurait pu ne pas faire de clean hit. Là. Je veux dire, on sent... Il y a peut-être des mauvais hits, là, mais ce gars-là, là, Paul Curry, il, a, là, il en ouais, a mangé ouais. là, dans... à cause de lui. Là. Ouais, Steven sur l'Indros, là, c'est ah ouais, classique. C'est ça. Puis, en tout cas, j'ai de la misère avec ça. Puis le pire, c'est qu'on aime ça. Puis, quand on regarde une game et qu'il y a un gros plaquage, on tripe sur le placage. En tout cas, je trouve qu'il y a des limites. Là, puis les, les joueurs, des fois, les dépassent. Ouais. Te rappelles-tu, euh, j'en viens sur le, le, le truc de la drogue, euh, Théodore avec son médicament, là, ouais, le propétia pour, le pour les, la perte de cheveux, qui avait été banni de toutes les compétitions olympiques internationales à cause de ça. Ok, ses performances ne l'amenaient plus à jouer à l'international. Non, c'est ça. Il, il s'est lui-même banni des compétitions, là, mais c'était tellement exagéré. Le gars, il veut juste pas perdre ses cheveux. T'sais, come on, les cheveux, c'est important. Mais est-ce que ça améliore vraiment les performances? Oui, on disait que c'était un produit qui... masquant, qui pouvait cacher, cacher d'autres choses. Mais encore là, comme je disais, si le gars, il a, il, a, il, a, il a une moyenne, genre, de, de pourcentage d'arrêt de 700 une saison, puis l'année d'après, il est à 1000, ben oui, là, tu peux voir qu'il y a peut-être des stéroïdes. Mais s'il n'y a pas d'amélioration de la performance, soit tes stéroïdes sont vraiment pas bons, soit tu n'en as pas pris. Oui. Non, ça, c'est certain. Là, mais ça, c'était pas l'année de suite après qu'il a gagné son hard vision. Bah bon, je pourrais pas te dire Ok, non, en tout cas. Mais. Tu vois comment non. ça m'intéresse, moi, bon, je pourrais pas te dire. <rire> non, mais en tout cas, c'est À la limite, le fait un. Il devrait faire un comité comme regarde, si vous prenez des médicaments ou autre, venez comme en parler juste pour qu'il soit comme approuvé. Ou juste comme Ah oh, non, lui il fait juste prendre ça, c'est correct. C'est comme ça que tu fais un contrôle, ça. Parce que ça, en plus c'est une raison médicale, je veux dire, il y a un docteur qui le prescrit, là. Oui. Je mais je compte... Au baseball majeur, on a vu que les docteurs, c'était pas toujours des vrais docteurs. Ah oh, mon père, tu prends un docteur à l'extérieur ou euh. Ouais, qui contre-vérifie, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas, mais. En tout cas, pour ce cas-là de, de, de l'asthme de Carter Ashton, je, je, je le comprends juste pas. J'ai de la misère à comprendre. T'enlèves toute crédibilité à ton système de suspension. Là. Carter Ashton. Je veux, je veux savoir le nombre de matchs qu'il y a dans la Ligue nationale la saison passée. Euh, L'an passé 32, 3 points. Euh, wouhou, big deal. <rire> <T'sais>. <rire> Cette année, il y en a combien? 27 en 12? <rire> euh... <rire> ouais. Non, en fait, il y a trois euh, matchs de joué 0-0-0-0-0. Nice. T'sais. Fait que le gars, vra... clairement, ses performances sont améliorées. <rire> ah non, sans <rire> sais, Moi je trouve que c'est n'importe quoi. Ouais. Euh, 24CH, tu viens nous parler de ça matin. Oui, je voulais parler de 24CH. Euh, la série, dans le fond, qui passe à la télé, qui nous montre l'envers le, du décor de nos joueurs préférés du Canadien de Montréal. Ma question est euh, en fait, moi, j'aime la saison. Là, je trouve ça vraiment le fun. Mais en même temps, cette année, j'ai un petit euh, arrière-goût d'étirement qui me pose la question est-ce que c'est une troisième saison de trop Puis, en même temps, cette émission-là doit être une distraction pour les joueurs ils sont tout le temps dans les chambres ils sont tout le temps partout il y a des caméras partout à un moment donné tu veux jouer au hockey mais là, tu joues au hockey, tu passes dans des émissions de télé et je sais qu'en même temps ils font plein d'affaires en dehors de jouer au hockey parce que c'est des vedettes là, mais je me pose la question si c'est une distraction pour les joueurs ben, au nombre de caméras qui croisent d'une journée est-ce que celle-là est pire que les autres je me le demande là. ouais c'est sûr Mais j'ai l'impression que, je sais pas, là, là, ils ont étiré la sauce euh, vraiment beaucoup trop. C'est sûr que c'est du marketing à fond, là. Euh... Mais tu sais, des comptes rendus de matchs d'il y a deux semaines, moi, c'est plus ça que j'ai de la misère, là. Ouais, ouais <rire> ça, c'est sûr. Mais c'est qu'il y a des points positifs et il y avait des points négatifs, comme, justement, les comptes rendus, tu comme, ouais, j'ai vu les highlights sa TV... Quand il arrive de quoi, mettons un joueur se fait blesser, là tu le vois en dehors, tu vois ce qui se passe, ça peut être intéressant, mais on l'a quand même vu dans les deux premières saisons. Ben, on sait quand même un peu ça marche, puis je sais pas. Ils vont-tu faire, je me demande à combien de saisons ils vont s'en rendre. <rire> ils vont-tu faire ça tout le long que Bergeron va être là je pense que c'est lui sûrement qui a approuvé ça. Tant que ça va être payant. Hein? Ah, mais je me demande si c'est vraiment payant. Je veux dire, ils ne vendent pas de DVD, ils ne vendent rien de ça. Ça veut juste passer à la TV. Oui, ils ont des codes d'écoute. Il euh... euh, y a des pubs qui sont vendus. Il euh, y a des, une exclusivité avec Bell. Euh, si tu es abonné avec Bell, tu as droit à genre 24 heures d'avance euh, d'écouter le match. Il y a des, des partenariats. C'est clairement payant. Ah, S'ils ouais. le font, c'est payant. C'est sûr. Mais euh, non, j'ai... Le Canadien fait rarement dans la charité. <rire> tu as son ça de même. <rire> oui, ça c'est sûr. Mais euh, en tout cas, je trouve que c'est peut-être trop, même si j'aime ça, c'est mon plaisir coupable. Mais euh, en écoutant, j'ai écouté les quatre premiers épisodes, puis je trouve ça le fun. En même temps, j'me... à chaque fin d'émission, je me dis... moi ouais, je me demande si quand ça va arrêter. Je me dis que ça pourrait être la fin, là la dernière oui, tu saison. Tu peux 30 minutes de ma vie. <rire> ouais, ben, sûr. Oui, en fait, c'est un peu ça. Pis... Je trouve ça poche, parce que j'aime tellement le, Can... le Canadien, j'aime tellement le que je l'écoute, puis je fais comme montre-moi quelque chose, je veux voir de quoi, euh, mais à un moment donné, euh... bon, c'est ça, je finis, je suis comme, 30 minutes dans les poubelles, c'est... <rire> ouais. Mais bon, fait on veut votre avis, vous, euh, chers auditeurs, 24CH, saison de trop, ça... est-ce que vous, vous décrochez à la longue? Mais qu'est-ce que tu mettrais de plus? Mettons, là, on dit, Jerry, c'est toi le producteur du, du show, qu'est-ce que tu mets dedans pour raviver? Qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ouais, Qu'est-ce que tu veux à la place de quoi que, Quel changement tu ferais pour que ça justifie la présentation d'une émission? Parce que là, actuellement, euh, ce, que, ce que je comprends, c'est que tu me dis Ah, c est, c est... y a-t-il vraiment raison de présenter ça Ça a-t-il vraiment sa place Ben, moi, je, je reviendrai à une ancienne formule qu'il avait déjà utilisée à un moment donné, qui s'appelait No Canadiens, dans le sens qui euh, prenait ah. une journée complète avec un joueur. Ah avec Anne-Marie Wittenshaw, Shaw là. Ah oui, ça se peut, ça me dit de quoi ça. Ouais, ouais ouais, c'était elle. Ça je trouvais ça intéressant parce que c'est plus euh... Oh et qu'elle allait jouer au K avec euh, Carey Price, et sa blonde là. Ouais. ouais Peut-être pas ces parties-là là, mais tu sais beaucoup des parties de même. Là. Ah ouais. <rire> <rire> toi, je pense que le le, le, le, le... Le, le lointain, le, le souvenir embelli, la nostalgie te rend les choses très belles. Parce qu'il y avait beaucoup de Anne-Marie Wittenshaw qui fait des affaires poches avec les joueurs. Elle avait été manger de la poutine avec Gionta, tu sais. Oui, oui. Mais le, le principe en tant que tel, euh, je, je ferais un mélange dans le sens, je ferais plus quelque chose de biographique si on veut, euh, sur un joueur, euh, pas nécessairement juste avec le Canadien. Oui, c'est des joueurs du Canadien, mais je le ferais comme, mettons... Euh, à travers la Ligue Nationale, comme un joueur, bon, tu viens d'où... Euh... Ils ont déjà fait ça un peu dans, dans les émissions, quand ils parlaient des joueurs qui venaient comme de l'Europe. Tu voyais... Oui, c'est vrai. Tu voyais la famille euh, aussi qui avait commencé... Euh... Les coûts de production, par exemple, ça vient d'exploser. Ouais, mais... Tu tapes trouve... des voyages en Europe à, à toutes les semaines. <rire> ça, c'est sûr, mais en même temps, je trouverais ça plus intéressant. Parce que tu apprends le joueur, son passé, où c'est qu'il a joué. Il y en a des fois qui jouaient dans les arenas, c'était... C'était dégueulasse, là. Puis l'aréna est encore là, tu vois, les vieux coachs... Euh, tu sais... T's... Voilà, les Allendeurs, là, arrête d'être pas que qu'eux autres, là. <rire> mais... Écoute, ça me fait penser, c'est... Écoute, je me rappelle pas à quel reportage... Je pense que c'était RDS, là. Mais il était avec euh, un des joueurs des Allendeuses, un des Québécois, et euh, ils sont en train de donner une entrevue, puis là, il dit hey, tu sais, des fois, il y a des rats, puis, tu on voit des souris dans, dans la chambre des joueurs, puis... Du coin de l'œil, le cameraman, il voit de quoi bouger. Il se tourne. Waouh, une souris, tu sais. Capté Wright <rire> durant l'entrevue, tu sais. Pour vrai? Oui, oh, oui, Tu vois qu'il y avait vraiment des problèmes, là. Shit. <rire> ouais, les autres, ils vont hâte sûrement à leur, leur aréna à Brooklyn, là? Ils sont rendus dans, à Brooklyn? Euh, non, je pense que c'est en 2015. Ça serait probablement l'année prochaine qu'ils déménageraient. OK. Ça serait une nouvelle arena, tout frais, pas de rats. Oui. <rire> <rire> <rire> pas de rats, ouais. Parfait. Ouais. C'est un gros plus. Mais tu sais, euh, oui, ça... non, ce serait cool, ça serait, euh, ce serait bien, euh, mais tu sais, les coûts, écoute, tu viens d'exploser les coûts de production x euh, 1000. Ouais. Mais tu sais, avec les pubs, avec Sleepable, ils vont se faire payer, puis là, ils, sont, ils sont capables de faire ça la ligne nationale avec l'argent qu'ils font. Sinon, tu veux quoi d'autre, là? Tu veux Anne-Marie Wittenschock qui mange la poutine, c'est ça? Mm. Non, pas d'Anne Anne-Marie Wittenschock la poutine. Je me souviens un peu qu'elle était là-dedans, en fait. Oh oui, elle était là-dedans. Euh, sinon qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut voir On peut, tu veux-tu un portrait genre de Youpi? tu veux la, euh, une journée dans, <rire> dans la peau de Youpi? Ah! Oh. <rire> Superman Mary et dans le soude de Yupi ah ça vendrait toute la magie <rire> là <rire> je verrais plus jamais Yupi de la même manière euh, <rire> ah c'est un qui avait un reportage à donné, puis tu sais il était au centre Belle puis là il voit un genre Youpi avec un mini youpi puis il fait comme quoi Yupi s'est reproduit et avec qui <rire> Mais avec quoi? Comment? Oh. Il avait... Puis, tu sais, le... sur ce show-là, il avait laissé ça de même, puis le show d'après, il avait fait un reportage sur comment devenir un mini-Yuppie, puis c'est par rapport... Tu sais, les, les, les flots qui portent les drapeaux, c'est à peu près le même procédé. Mais tu passes la journée dans Yuppie. C'est oh. un peu moins glam. Oh, ah, c'est oh. clair! Voyez oh, mais... Yuppie, une journée de taille. Yahoo! Ah, oh, mais pour rire, ça enlève toute la magie, là. Je veux dire, moi, moi je sais qu'il y a quelqu'un dans Youpi, là. Mais imagine les jeunes. Moi, je me vois. Je, me... je vois un mini Jerry. À 7 ans. Hey, je passe une journée dans Youpi. Oh, hey, là, ça devient Ron, là. Ah, l'envers du décor! <rire> oh. <rire> Pendant deux semaines, tu... Pendant deux semaines, tu josses des boules de poids <rire> orange. Oh. <rire> OK. Oh. <rire> on revient, on revient. <rire> hey, ça, c'est un deux minutes pour retarder le match, hein? <rire> euh, il faut rire, euh, ouais. Oh. <rire> hey, j'ai mal à la gorge. <rire> Moi, j'ai mal à la face. <rire> <rire> ah. Ah. <rire> OK. Bon. Euh... <rire> je pense qu'on a fait le tour sur 24CH OK, 24CH, over <rire> OK euh, Bon, on vient au sérieux <rire> On va essayer On va essayer euh, Je veux savoir, depuis le début de la saison Quels sont tes, tes joueurs qui t'étonnent Qui attirent ton attention Qui euh, performent au-dessus de tes attentes Jerry, puis moi j'en ai quelques-uns, entre autres, Vladimir Talasenko avec les Blues de Saint-Louis, qui se bat contre lui-même dans les top 10 des meilleurs jeux de la semaine, ouais. cette semaine. Il est en feu, c'est fou, mon gueule, malade. Ouais. les joueurs qui attirent euh, mon attention, présentement, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs, malheureusement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Toujours en train de travailler. Mais euh, même si c'est le soir, c'est parce que je me couche de bonheur. Euh, Tarasenko, justement, il y, y a des mains, ce gars-là. Il y, y a quelque chose. Ça, ah, ouais, explosif sur patin. Il contrôle le jeu, là. C'est fou. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur euh, être capable de mener une pièce de jeu d'un bout à l'autre de la glace de même, là. Non, ouais. Mais, euh, Sinon, euh... Sérieux, euh... Crosby est tout le temps à son top. Ah, mais euh... ça peut pas t'étonner. Non, ouais, non, ça c'est sûr. Ça m'étonne pas nécessairement. Hey, euh... je change un autre nom. Là, ça, ça va te donner le temps de réfléchir. Philip Fosberg, 13 en 13. Ah, pas vrai? Ben oui. Ah, quel ouais. vol. Quel ouais. vol des, des, du DG des, des, des, des, des Preds. Échange contre Martin Errat avec les Caps de Washington. Errat n'a jamais rien fait. Puis eux autres, ils se remassent avec le top 4 euh, de son année de dire, année de C'était-tu l'année de Yakupov En tout cas, peu importe, c'est Je crois que oui. Mais tu sais, il était dans le top 5 des meilleurs espoirs. Eux autres, ils t'ont le remass contre Martin Herat. Puis le gars, il a 13 points en 13 matchs. What a shame pour les Capitals. Oh, je pense qu'il aurait échangé contre n'importe quoi. Puis ça aurait été un vol. Là. Oh, regarde, c'est. Tu sais, je te dis, moi, ne me dérange pas de faire un échange. Si tu reçois de quoi pour, OK, là, mais... Ah ben ouais, des fois, là, tu te demandes, il était où, le gars. Tu sais, euh, c est, c est... ça, là, c'est le même genre d'échange que euh, Gomez contre euh, McDonald's. C'est exactement la même affaire. Oui, totalement. On aurait pu donner Bourque pour Philippe Fosberg. Ben oui! <rire> ça aurait été bon. <rire> je vois pas pourquoi qu'on y a pas pensé. <rire> mais sinon, euh, mes surprises euh, je voyais qu'un goaler, il est pas... Euh... Moi, je m'attends tout le temps à ce que d'année en année, ils finissent par être moins bons. Mais Marc-André Fleury, il a quand même, bo un bon début de saison. Hey, il vient de signer un nouveau, euh, nouveau contrat de 4 ans. Oui, effectivement. Puis, euh... Écoute, leader euh, actuellement, puis les blanchissages. Euh, non, non, c'est vrai. Très étonnant. Moi, je, je m'attendais à ce que ce gars-là. Euh, surtout avec le. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on se dit Ah, écoute, c'est-tu la fin, Marc-André Fleury As-tu encore la confiance des dirigeants Ben oui. Ben oui. Ouais. Il ouais, persiste et signe. Il y a un bon début de saison, fait que ça l'a juste aidé. Là. Mais euh, ça serait pas mal ma surprise. Sinon, euh, Tarasenko, c'est sûr qu'il commence à être fort. Euh. Même Kunitz, euh, c'est sûr qu'il joue avec euh, Crosby, mais il est capable encore d'être dans le premier trio. Moi, je trouve pas que c'est un rare de premier trio. Il est beaucoup aidé par Crosby, mais. Euh... Sinon, en tant que tel, j'ai pas autant suivi le reste euh, de la ligne nationale. Fait que Nikita Kucherov avec le Lightning de Tampa Bay. 18 points l'an passé en passant, 52 matchs. Il est rendu à 12 en 13. C'est pas drôle, là. Il y a 13 matchs. Puis il a 15... en 20, il va être capable d'accoter sa production de l'an passé. C'est fou, là. Oh, ouais, ben, il a pris sa place. S'il donne, euh... donne sa place, euh, il peut en faire des. C'est un des gros, en plus, euh, un des gros prospects. Euh... De Washington. Ouais. Sinon, euh... Ben, Ovechkin me surprend un peu. Il, il est juste à moins 2. <rire> <rire> Vu de même. <rire> <rire> euh... Ah, mais quand même, il n'est pas si 13 points en 12 matchs. Ben oui. C'est mais... surprenant ouais. dans le négatif. C'est ça, oui. <rire> ouais. Ben, tu sais, quoi que l'an passé, il a fait quoi, euh, 50-60 points, la fin de même, tu sais, il diminue pas mal, là, en termes de production offensive, ouais. il en perd un peu. Ben, je veux juste pas dire de mentir, on va aller chercher, Ovechkin. L'an passé, euh, 79 points, je suis loin avec mon 50. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, 50, j'étais proche de ces moins, moins 35. Ok. <rire> Mais sinon, euh, je n'ai pas autant de surprises euh, en tant que tel. Qui... J'aurais pu dire Kerry Price parce qu'il s'était repris, mais avec les derniers matchs, euh, il en a reperdu un peu. Là. Bon, disons qu'à en fait... un moment donné, il ne peut, peut pas traîner l'équipe tout seul non plus. Ouais, C'est un peu ça, là, parce qu'il y a des moins bonnes euh, performances, mais en même temps, euh, tu ne peux pas scorer. Que... Mais il y a une coupe de beaux saves, exemple, depuis le début de l'année en partant. Eh hey ben oui. Juste le save contre Chicago. Là. Je sais pas si tu l'avais eu. Quand il a fait l'arrêt, il saute d'un air, il se retourne tout croche, puis il fait juste donner un coup de bloqueur sur son poteau pour que la rondelle traverse sur le bord. C'était quelque chose. Très bonne image. En passant, je suis sûr que tu as tout vu l'image dans ta tête. Quand ouais, je... ben oui, ben quand oui. Tu, décrit... tu, me, tu me décris ça comme un Martin McGuire de, de, de <rire> <petit> podcasting. <rire> Mais euh, Tarasenko, en tout cas, euh, côté but, euh, il... d'après moi, il y a le top 2 à date pour les buts de l'année. Et hein? Il est fort, il est fort. Oh, vraiment. Reste à savoir s'il va faire il va ça toute la saison, mais on, on lui souhaite. Ça, c'est autre chose, hein? <rire> oui, c'est autre chose. <rire> je, pense, ça... je pense que ça fait pas mal le tour. Oui. On est-tu rendu à dire bye-bye? Ça, ça ressemble à ça. Ben on dit bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. <rire> <rire> si les gens veulent nous rejoindre, Jerry, s'ils veulent communiquer avec les experts de, de, de, de, de ce show-là, là, ils font comment? Euh, ça marche euh, numéro 1 par Facebook. Vous allez dans la barre de recherche, vous marquez hors jeu, tout collé. Euh, comme ça, vous allez nous retrouver. On a un beau petit logo rouge et bleu, fait par euh, Sacha. Très, très merveilleux. Euh, on est aussi sur Twitter, donc euh, hors jeu podcast. Ça, c'est plus euh, JB qui s'en occupe. En fait, ouais. JB s'occupe de pas mal de tout. On m'occupe de tout. <rire> Donc, euh, on est trouvable là. On nous s'envoie un, un email mail euh, hors jeu podcast euh, hors commercial gmail.com. Donc, c'est des façons euh, très faciles de nous rejoindre. On est toujours à autre chose, puis je l'ai oublié, moi là. Ben non, je pense que ça fait le tour. On est sur euh, le pôle de la soirée du podcast. Euh, tu es sixième, Jerry. Euh, on s'est bien amélioré. Moi, je suis quinzième, sauf qu'ensemble, on est trente-cinquième. Ouais. Là, je peux dire que je suis meilleur. Là. Oh, ouais. ouais. Plutôt cette semaine, j'ai gagné on était 5 et 10, nos deux. Donc, ce n'est pas des jours. La saison est encore jeune, donc ça varie euh, extrêmement rapidement. Tu as 345 points, puis moi, j'en ai 323. Fait que la, la distance commence à se faire, là, tranquillement. Euh, je te dis, mais on va gagner. Ah ouais, ouais, ouais, ouais donc, tranquillement. Faut avoir confiance. Je suis tout juste en avant de GF Crump. Ah. <rire> Dans ta face par un point ah, c'est un point qui fait toute la différence ah oui clairement donc voilà c'est euh, ce qui fait le tour pour euh, en jeu le podcast, votre émission spécialisée sur le hockey, ce fut un plaisir Jerry d'avoir un fou rire en parlant de youpi avec toi euh, youpi, youpi et on se dit à la prochaine fois bye bye Jerry, bye bye tout le monde yes bye là!